Je suis à la barre de réanimation depuis plus de huit années. J'ai été assisté et eu des collaborateurs qui sont tous particuliers les uns que les autres, voire même étranges. Mes collaborateurs et moi, nous avons fait écouter pas moins de 7000 pièces métal depuis le début. Et fait vivre certaines entrevues avec les grands du métal. Et encore aujourd'hui, et ce malgré le fait que cette longue feuille de route fait de réanimation, le vétéran du métal, assez fouillu, est une des émissions les plus durables du Québec dans le genre, et que votre humble serviteur, moi, la Dr. Payne Pandragon, ait acquis un minimum d'expérience dans le domaine de l'animation radiophonique, que je me pose toujours la même putain de question. Pourquoi suis-je aussi stupide? Oui, pourquoi est-ce que je m'inflige toujours cette éternelle punition? Celle de v o i r endurer des crétins comme co-animateurs et assistants? Et si vous avez la réponse, eh bien, gardez-la pour vous, bande de dégénérés irrécupérables cons! <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin fou allié. Surtout lorsque plus on it fou, moins vous riez. Priez pour ne pas y survive. r、oh, Of why? Because fear is my fucking business. We are undead, incorporated. Go!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 Hardcore et Imo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. f i c h e détaillées de plus de 500 groupes québécois. québecponxine.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u é b e c p o n x s c e u e s e t c e s t é o u s t e u r e t c e s t é u o u t e Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 14 septembre de l'an des Disgrâces 2009. I am Dr. p a n t Pandragon et je suis avec vous en corps et d'esprit jusqu'à 23 heures. Je n'ai aucune foutue idée où est passé ce con de Sinistros, e mais bref, il n'est pas avec nous ce soir, du moins pas pour l'instant. Donc, on fera avec, et on fera, fera peut-être pire qu'avec. On vient d'entendre la très bonne formation n e c r o p h o b i c et une pièce tirée du dernier album、euh, Death to Hell. La pièce étant Revelation 666. Je crois que, au nombre de fois qu'il répète ces trois chiffres dans, le, dans la pièce, on, vous vous étiez sûrement douté qu'il s'agissait de, <rire> f a i s a n t partie du titre. Euh, c'est un album qui est paru, comme je l'ai dit en 2009, sur Regain Record. C'est un très bon album. J'aime beaucoup cette formation-là qui donne un nul remélange entre une dose de trash, une dose de death metal, une dose très bien parsemée et légère de black metal.、Euh, donc, je vous le recommande. L'album étant Death to Hull. Juste auparavant, nous avions h Ace Fear, formation du Danemark, et、euh, une pièce tirée de leur dernier album, dernière parution, eux aussi. L'album étant To the Nine. Tiré, e、euh, pas tiré, pardon, paru en 2009, évidemment, sur Napalm Record. Et puis, c'est u n Backstabber. Sincèrement, je trouve bien l'album de Hatesphere, e、euh, u To the Nine. Par contre,、euh, je préfère ce qu'ils ont fait avant. J'ai, j'ai malheureusement, je dois malheureusement, que dire, je constatais que ces formations européennes qui initialement donnent dans un, En fait, c'est tout un ou tout l'autre. On donne, dans les premiers albums, dans quelque chose qui est très métallisé. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ou en fait, bon, on s'entend que ça peut être, ça peut être des directives qui viennent vraiment directement de la production. Mais au fur et à mesure que les albums sortent, on s'en va vers une tendance un petit peu plus, h、euh, <coughs> pardon, hardcore,、euh, typiquement européenne, qui me, qui me plaît pas vraiment. Et en contrepartie, des formations qui sortent avec la tendance plus core redeviennent avec le, au fil des parutions, avec des tendances beaucoup plus métalliques, ce qui me convient plus. Mais bon, il reste qu'Ainsphere reste quand même une bonne formation, mais je préfère ce qu'ils ont fait avant. Entre autres, l'album Ballet of the Brute était excellent. u、euh, nous avions Warbringer, formation qui vient de Californie, juste auparavant, et la pièce Living in a Whirlwind, qui est tirée du dernier album Waking into Nightmares, qui est paru lui aussi en, en 2009, il y a quelques mois, sur l'étiquette Century Media. Creator, formation suisse, évidemment. Et la pièce Walkers, qu'on retrouve sur Hordes of Chaos, qui est aussi la dernière parution de cette formation、euh, trash légendaire,、euh, parue sur le défunt SPV. Et on a ouvert avec un grand classique de 1990, Chaplin Alf. d e la formation Obituary, formation américaine, tirée d'album e l Cause of Death, qui est p a r u comme je l'ai dit, en 1990 sur Roadrunner. C'était les bonnes années d'obituary. Malheureusement, je crois que ces années, jusqu'à preuve du contrat, ces bonnes années sont révolues. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Toute bonne chose, j'imagine, doit avoir une certaine fin, ou du moins un ralentissement, pour ainsi dire. Euh, Ben,、euh, vous, vous, c'est bien de faire une portion spectacle immédiatement pour vous rappeler que ce vendredi, sur le 18 septembre, au Rock Café l e Stage des 19h, e spectacle s pour tous,、euh, qui combine Electronic Chaos, Insurrection, Polish d e m e n et Seven Demons Unleashed, Donc, c'est au coût de 7 dollars,、euh, c'est entré pour tous, les billets sont à la porte, sont disponibles le soir d'événement. r o c a f é Leste, 75 r e f u s é dans le district Cap de la Madeleine. Art Fiction,、euh, lancement d'un nouvel album, e、euh, n compagnie de Reanimator Genocide Outlying. C'est vendredi le 2 octobre prochain, c'est à 19h, à la coût du dollar, c'est pour tous. Euh, le troisième Metal Fest. Bon, écoutez, jusqu'à présent, il n'y a pas autre nouveauté qui sont sorties à l'affiche depuis la dernière fois dont on en a parlé, c'est-à-dire mardi dernier. Euh, mais, nous savons que, d'ores et déjà, forma les formations Sloat V, Cryptic Halling, Vatican, Iron Arm, Necronomicon, A Perfect Murder, qui se r é f o r m e pour l'occasion, Fuck the Facts, b a n g e d by Fate, Unexpected et Covidis seront de, de l'alignement sur ces deux soirs. Je n'ai évidemment pas ici, là, de, ce n'est pas des parties à savoir qu'est-ce qui est le vendredi, qu'est-ce qui est le samedi. On dit détail à venir. On peut vous dire que c'est le 13 et le 14 novembre. C'est pour tous. Ce sera la bâtisse industrielle à Trois-Rivières qui est située ici pour ceux qui sont de la région sur le terrain d'exposition. De et pour ceux qui viendront de l'extérieur, eh bien, vous n'avez qu'à prendre le boulevard des Forges et s e s i t u e r tout de suite à côté de, e n en fait, en arrière de ce qui, e、euh, s t l'hypodrome ici à Trois-Rivières.、Euh, bref, e、euh, u je pourrais pas vous annoncer autre chose pour l'instant puisque Il n'y a pas autre chose sur Troisième m é t a l Et que, malheureusement, pour l'instant, il semble que le serveur qui héberge、euh, Brave Concert International BCI soit down. Donc,、euh, je vais essayer de retourner tout à l'heure. Mais, quoi qu'il en soit, je vais, je vais vous parler de, je vais vous parler tout de suite d'un film que j'ai regardé le week-end dernier,、euh, que j'attendais avec énormément d'impatience. Bon, en fait, énormément d'impatience, le terme est relativement fort, mais bref, que j'attendais avec impatience. film de science-fiction qui porte le nom de District 9 et qui, finalement, je me suis décidé、euh, à aller le voir et puis, e、euh, et ce, malgré le fait que j'avais eu de plus ou moins bonnes critiques de, de gens qui m'entourent, qui, qui l'avaient vu ou même par rapport à ce que j'avais pu lire sur、euh, les sites et magazines spécialisés. Mais bon, bref,、euh, fallait que je m'en fasse une idée par moi-même. Effectivement, j'ai été très déçu. Euh, d i s s é ç u doublement parce que Peter Jackson est le producteur du film. Et Peter Jackson, c'est tout de même lui qui a fait Brain Dead, qui est un film d'horreur, gore, en fait, c'est du gore extrême, frisant la comédie, qui est un film qui est passé à, à je pourrais dire, à l'histoire du cinéma du genre,、euh, qui a fait、euh, des films hyper, bien réalisé et à très grand déploiement, comme The Lord of the Rings, le p r e m i è r e saga, le p r e m i e r volet, deuxième volet, troisième volet. Je m'attendais à voir quelque chose. mais on s'entend que le réalisateur n'est pas Peter Jackson, mais bref, c'est le producteur. Il Faut comprendre ici que le producteur, c'est celui qui allonge les p e s e t a s Donc, le réalisateur étant Neil Blomkamp. C'est un film qui se, qui se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est、mm. un environnement qui, à la Je dirais, initialement, qu'il est pas très déroutant, parce que ça se passe dans un bidonville, et des bidonvilles, il peut y en avoir dans tous les villes, que ce soit,、euh, dans tous les continents. Bon, bref. Mais c'est un film qui est vraiment emmerdant. Je dois le dire, je me suis vraiment emmerdé. Mis à part quelques, peut-être, 10, 15 minutes à la fin du film, que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de, de rossement, mais encore, quand on dit qu'il y a un petit peu de rossement, puis que ce sont 10 minutes dans un film qui vous plaise, parce que le reste doit être vraiment long. Euh, les acteurs sont pourris,、euh, malheureusement, je dois avouer que le scénario avait une, une bonne, b a s e une bonne idée de base. C'était très mal exploité.、Euh, c e s t é t é exploité,、euh, on a l'impression que le film a été monté euh, avec, u、euh, avec une grande dose d'improvisation, très grande inexpérience probablement.、Euh, mais, écoutez, les effets spéciaux sont corrects. Il、euh, n y a rien d'extraordinaire, mais encore là. Mais même si les effets spéciaux auraient été hallucinants à tout casser. Est-ce qu'on peut baser la qualité d'un film uniquement sur s e s effets spéciaux? <rire> Je vais vous dire que, malheureusement, pour plusieurs, oui, il y en a qui le croient. Mais c'est faux.、Euh, on doit vraiment baser la qualité, de, se baser pour la qualité d'un film sur le contenu du film, sur le jeu des acteurs, et évidemment, Les qualités l e s qualité s de l'image qu'on nous présente. Ces faits spéciaux sont très secondaires. Ils ne sont là que pour donner un peu plus de glaçage sur le gâteau. Mais ici, en fait, le glaçage est très fade aussi. Bref, je ne vous conseille pas d'aller vous déplacer pour aller voir c e f i l m l à Attendez qu'ils o i t en location dans vos meilleurs clubs vidéo. Et,、euh, attendez donc, tant qu'à faire, qu'il y ait une promotion pour en avoir trois pour le prix d'un. Donc, vous serez moins déçus que de l'avoir payé à pleine terrification de location. Je vous parlerai de Je vais vous parler aussi i a de deux autres films que j'ai vus au courant de l'émission. e、eh、n en fait, je vais vous parler au courant de l'émission de deux autres films que j'ai vus le week-end dernier. Et encore là, je dois vous dire qu'il y en a un que je vais frapper sur la tête et probablement aussi bien qu'avec District 9.、Euh, il est 21h42 et、euh, nous allons continuer musicalement cette fois-ci avec une formation qui, pour moi, e s t une révélation. Ben, non, c'est pas vrai. C'est une, une formation、euh, qui donne dans un métal folklorique qui, pour moi, ce n'est pas nécessairement très intéressant, je dois dire, là, mais bon, tous les goûts sont dans la nature et c'est évidemment subjectif.、Euh, formation Fentrol, mais qui m'ont très intéressé avec l'album dont je déteste prononcer le titre parce que j'ai tout le l e temps l'air d'un profond imbécile à toutes les fois q u je l'ai dit, mais bon, Urjörgen Dupe, i Jordans d u p Puis j'en ai rien à foutre. Bref, la dernière parution de cette formation,、euh, je dois dire que c'est assez bien, et particulièrement la pièce que j'ai retenue, je vais passer à l'instant, qui s'appelle, ben bref, je, je crois qu'elle se prononce sans, mais il、euh, y a un drôle d'accent sur le A, donc、euh, disons que c'est sans. Et、euh, bien, allons-y de ce pas avec la、euh, formation FinTroll, la pièce sans, tirée de l'album, blablabla, blablabla, c'est ça, let's go! c e l l e pièce, le Fin Troll 5 qui est tiré de l'album,、bon, encore une fois, l'art d'avoir l'air crétin, Ur、euh, Jordan's d u p l'album qui est paru en,、euh, en 2009 sur、euh, l'étiquette Century Media.、Euh, je fais une、euh, seconde intervention immédiatement parce que je viens de me permettre quelque chose que je fais excessivement rarement à l'émission réanimation, c'est、euh, de passer.、Euh, Une belle chanson de cet excellent répertoire québécois. C'est totalement faux. Non, non. C'est d e p a s s e r une pièce métal, bien évidemment, mais une pièce excessivement longue, compte tenu du fait que dans le métal, généralement, on a des pièces qui peuvent atteindre des 7 minutes, des 8 minutes, mais rarement le double.、Euh, pièce que je tire de l'album de g o j i r a The Wheel of, of All Flesh, qui, je dois dire, en ce qui me concerne, qui est une révélation pour moi, cet album-là. Euh, C'est un album qui est paru en 2008 sur、euh, Prosthetic Records, une formation、euh, française qui donne un métal d'excellente qualité. Et,、j's... bref,、euh, j'ai décidé de me faire plaisir et de. De vous passer la pièce éponyme, la pièce titre de l'album, qui clôture cet album de Werewolf Flesh. C'est une pièce qui dure 17 minutes 3 secondes, ce qui vous laisse allègrement le temps d'aller bien vous installer confortablement sur votre lit clou rouillé, e、euh, u de vous prendre u n bon grand verre de cédabatterie et,、euh, peut-être même de vous mettre la tête dans le micro-ondes, de partir le tout, d e dire que ça marche pas, c'est faux. Il s'agit d'enlever de la... La petite pine de sûreté. Ça va très bien marcher. Ça va vous mettre、euh, le cerveau、euh, dans tous ces, ces états. Bref,、euh, Gogira et la pièce de We of All f l è c h e On se retrouve dans pratiquement 20 fucking minutes. Et, c a u s e b a d r a g o n said so. <coughs>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 New Buzz, une émission éclectique à saveur jazz et électronique. En compagnie de Sébastien, tous les samedis en début de soirée, de 19 à 21h.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 サンディー・マイスペースポインレベッシュビュ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 Pour la rentrée culturelle, offrez-vous l'expérience ludique de l'une ou l'autre des neuf propositions originales de septembre. Un mois d'art audio. Une programmation d'un mois vous permettra de découvrir des approches actuelles en art audio sous forme de récitals intimes, concerts live ou spectacles multidisciplinaires. Prochains événements. Vendredi 18 septembre, 20h, Libération Conditionnelle, événement Multipiste 2, Poésie, Or Audio et Vidéo à l'Atelier Presse Papier. Samedi 19 septembre, 21h, Gilles Cancer, Benoît Perrault et Alain f l e u r e n t eux, et de Van Call Fly au Vieux-Saint-Pierre, Victoriaville. Une initiative du i c en partenariat avec c i f o 89.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 C'est fou, 8900. La bonne s é comme tout u r Le méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant. 2h29. Il reste tout de même pratiquement 31 minutes à cette émission. Et la dernière pièce qu'on vient tout juste d'entendre est une demande spéciale pour Jolly Boy Supper s Vital Remains. Et non, il ne s'agissait pas de D-Side, mais effectivement de Glenn Benton. Mais avec sa formation、v、Vital Remains, la pièce étant Edwin by Vengeance, une pièce de 10 minutes qui est tirée de l'album 2003, t、euh, e Christianized. C'est un bon album. Si vous aimez Desides, c'est certain que vous allez aimer Vital Remains. Même que par moment, John me disait tout à l'heure、euh, par téléphone qu'il trouve ça un petit peu plus heavy que Desides. Et par moment, je pense qu'il a raison.、Euh, juste auparavant, nous avions Behemoth et la pièce Lucifer qui est tirée évidemment du dernier album Evangelion qui est paru il y a quelques semaines sur Metal Blade. Très bonne pièce. Selon moi, c'est probablement une des meilleures de l'album.、Euh, beaucoup d'ambiance、euh, très、euh, suffocante comme pièce. C'est、euh, probablement la pièce, selon moi, qui vient rehausser énormément cet album. Qui, soit le titre en passant, n'est vraiment pas mauvais dans son ensemble. C'est un bon album. Et pas à la hauteur, selon moi, comme je l'ai dit, de, le, de, d a p o s t a s i mais qui est très bon, tout de même. Ma Sugar, la pièce Blade, qu'on retrouve sur Rob Zane, dans l'apparition de cette formation européenne, apparaît en 2008 sur Nuclear b l a s t Nous avions g a g i r a bon, en fait, The Way of Our Flesh, qui est placé p o n y m e Effectivement, je me suis rappelé qu'au bout d'un certain nombre de minutes, il y avait un très long silence avec quelques bruits à peine perceptibles. Donc, je vous ai épargné le tout, afin que vous Ne pensiez pas à la conclusion que Réanimation avait,、euh, soudainement décidé d'émettre. Bien, bon. Donc,、euh, nous allons soustraire cette partie un peu plus,、euh, insignifiante. Nous a v i o n fin troll à la pièce 100 en début, e、euh, n début de bloc,、euh, tiré d'album O'Riordan's Dupe. En 2009 sur Century Media. 21, 2 2 3 1 m i n pardon. Ça n o fait plaisir ce soir de me passer des longues, des pièces qui sont plus longues que l'habitude. Bah, du fait que Sinistros n'est pas là, donc, je n'empiètre pas sur sa programmation. Et, à l'occasion, faut se permettre certains égards de conduite, n'est-ce pas?、Euh, je voulais vous parler de deux autres films que j'ai eu le loisir de regarder dans les derniers jours. Le premier, ben non, en fait, le deuxième étant le remake de The Last House on the Left, qui est un film culte de Wes Craven.、Euh, moi, personnellement, j'ai e n jamais trouvé de culte à ce film-là, mais bon. Encore ici, c'est subjectif. Et je peux vous dire que le remake, d e Last House on the Left, qui,、euh, qui, qui est perdu en 2009, dont le réalisateur est、euh, Denis Aliadis, n'a absolument rien, mais rien du tout de culte. Mais en fait, oui, oui, il est culte, tant aussi longtemps qu'on considère que l'absurdité ou La. Comment je pourrais se dire.、Euh, J'irais jusqu'à dire l e s s i g n i f i a n c e voilà. Peut-être culte. Dans, dans ces circonstances, c'est un film culte. C'est très mauvais. Voilà, c'est très mauvais.、Euh, c'est un film qui. qui mène à rien. Les acteurs sont nuls à chier. Euh. Je concède à quelque part que l'histoire est relativement similaire à l'original. Mais ne perdez pas votre temps. C'est un film qui dure une heure quarante e c'est une heure de quarante gaspillé dans votre vie si vous prenez le temps d'écouter ce film-là. Donc, mais encore là, s i、si、vous seuls les maîtres et vous seuls juges de ce que vous avez envie de voir ou d'écouter, en fait, de visionner dans le cas ici du cinéma. Mais moi, je vous le dis, vous perdez carrément votre temps avec ce film-là. Et le troisième et dernier, qui se trouve être la, bon, en fait, jusqu'à présent, ça semble être une trilogie, mais,、euh, la façon dont le film se termine, ça devrait être beaucoup plus qu'une trilogie, en espérant que ça ne soit pas à la, à la sauce des, euh, des, euh, Friday the 13th, des Jason, qui en a, bon, en fait,、euh, on parle de 13 maintenant, je crois, parce que je parle de h o w the World, The Rise of the l y c a n s、euh, qui est un film,、euh, Ben, bref, e n b ce e s t pas mauvais. Le précédent, dont j'oublie totalement le titre parce qu'il est absolument exécrable,、euh, il ne vaut même pas la peine qu'on se rappelle de son année de production ni de son titre.、Euh, bref, celui-ci, le troisième volet, es, il, il, il est mieux. Il est mieux que, que le deuxième chapitre de cette、euh, étrange saga. Euh, mais, ce que Julie reproche, les images sont très belles. Les images sont très très belles. On filme dans des tons qui sont gris, bleu et, je dirais, noir, si on veut. Ça donne un bel effet visuel.、Euh, tout ce qui est décor, tout ce qui est costume sont très bien parce que ça fait très moyen en jeu, très médiéval.、Euh, grosso modo, c'est l'histoire de, Des, d e licans qui sont ni plus ni moins que des loups-garous qui sont assouvis et qui ont été engendrés par la race suprême des vampires. Et ces d i licans décident de se, de se rebeller contre leur maître. L'idée est pas mauvaise, quoique très peu originale. Mais le problème, c'est que cette rébellion n'arrive que dans les dernières 20 minutes du film. Donc, tout le, tout le reste du film, les seules choses qu'on peut voir, c'est,、euh, Des chicanes entre Kate Bakinsale, qui est la vedette du film, qui est la fille de l'archivampire suprême, et de son père.、Euh, bon, c'est un peu inutile.、Là. Par contre, à la fin, il y a quelques petites passes de combat qui sont intéressantes, mais je vous dis si. Ben oui, pour vous divertir, peut-être pendant, je vous dirais, à peu près 1h45, 1h50, si je ne m'abuse. Si vous n'avez vraiment rien de très, très pressant ou de très, de, de priorité extraordinaire, vous pouvez vous asseoir devant la télé pour le regarder. C'est pas si mal, mais bon, ça passera sûrement pas, et, ben, en fait, jamais, ça ne passera à l'histoire. C'est tout si simple que ça.、Euh, mais bon, par acquis de conscience, parce que je suis un fan de films d'horreur et que le sujet du vampirisme et de l'hélicanthropie m'intéresse beaucoup, bien, je me suis dit, bon, bah, écoutons ce film-là, et puis, bon, ben, finalement, Euh, J'en ai rien tiré de plus.、Mais、en fait,、euh, je ne pourrais même pas dire un divertissement à part entière. Ça vous donne une bonne idée de mon opinion du film, finalement. D'accord, il est 22h36min.、Euh, ah oui, je voulais vous dire une chose. Si vous êtes des,、euh, des passionnés de séries télévisées, que ce soit particulièrement au niveau de la science-fiction, et que vous avez aimé. Les, euh, les séries à la X-Files, déjà quelques années,、euh, qui ont duré quand même bon nombre de saisons,、euh, ou la série qui,、euh, qui doit venir de terminer sa cinquième saison, la série Lost de j j Abrams, qui, selon moi, est une excellente. Série très décousue et très dure à suivre, d'autant plus qu'il e ne faut pas manquer, même pas ne serait-ce que cinq minutes d'un épisode parce qu'on est tout mêlé. Mais,、euh, faisant abstraction de ça, en suivant bien les, les séries, les épisodes, une, moi, c'est une série que j'ai bien, bien aimée. Mais justement, JJ Abrams,、euh, a produit une autre série qui s'appelle Fringe et qui, e、euh, s t très,、euh, très éclatée dans le sens où On met en situation une agente du FBI, un fraudeur, et son père, qui est un, qui est un, bah, en fait, je dirais, p o u r o n s n o u s dire un aliéné. Bref, c'est quelqu'un qu'on ressort après 17 ans d'un nasal psychiatrique, mais qui est un, dans, dans, en fait, qui est devenu résident d'un nasal psychiatrique parce qu'il est un surdoué en toutes sortes de sciences.、Euh, bref, Qui lucide certains, qui t e n d e n élucider par des moyens qui sont plus ou moins orthodoxes ou par la science des,、euh, des, des crimes qui sont très, euh, euh, je pourrais dire,、euh, de phénomènes paranormaux,、euh, avec une certaine, une certaine dose d'humour intéressante, bien p r é i e u s e Placé, je dois dire. Les comédies sont quand même bien. Surtout le, le, le fameux Walter, qui est le, le père du, euh, euh, du fraudeur en question, qui était un peu en cavale,、euh, qui est le savant fou, si on veut, qui est très, mais très, très bien, je dois dire, là. C'est vraiment un personnage absolument extraordinaire. Mais Fringe, je vous le recommande. Euh, C'est une série qui passe présentement,、euh, chaque semaine, j'oublie la journée, je crois que c'est le mercredi, si je ne m'abuse, ou le jeudi,、euh, ce qui était quatre saisons avant, maintenant qui s'appelle V, e、euh, ou V.、Euh, mais moi, je vous, je vous conseille fortement de vous procurer la série en coffret, donc,、euh, ça va vous, vous éviter de vous taper les pauses publicitaires. Et si vous avez envie de vous, Tapez un ou deux ou trois épisodes ou même plus. Eh bien, vous ne serez pas contraint d'attendre la semaine d'après que、euh, le corbeau distributeur d'un bien vous en va, vous en passez un. French, c'est très bon, c'est très intéressant. Puis,、euh, ben, ça vous apprendra pas、euh, rien sur la vie en général, mais ça vous enlèvera rien non plus ce que vous avez appris déjà sur la vie. Okay. Ça s'étant dit, 22h39, nous allons continuer en musique. Cette fois-ci encore avec une pièce qui est relativement longue, e 10 minutes 29. Euh, Euh, je crois que, non, c'est plutôt neuf minutes. u、euh, n e pièce de la formation Hope F qui donne dans un métal très, très bien songé,、euh, forte tendance progressive,、euh, mais voir aussi de, de, de, bons moments qui frisent le black metal.、Euh, la pièce est en Ghost of Perdition qui est tirée de l'album Ghost of t e Ravies qui est paru en 2005. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après avec,、euh, je ne sais pas quoi encore, mais j'ai une bonne idée de ce que je vais passer. Probablement du strapping e n lad. Voilà. is I told you was the one who opened to the rumors that you had to live before you die、young. Heure, pratiquement 50 minutes. L'émission tire vraiment sa fin. Je vous rappelle que ce vendredi 18 septembre, au Rock Café l e Stage, qui se situe très précisément au 75 Rue Fusée, Trois-Rivières, secteur 4 de la Madeleine, quatre formations qui se produisent Electronic Chaos, Insurrection, Polish Demon et Seven Demons Unleashed. C'est à 19 heures. C'est pour tous. Il en coûtera 7 dollars. Vendredi, le 2 octobre, c'est le lancement d a l b u m de Hor Fiction, n o u v e l album de Hor r r o Fiction, accompagné de, de Reanimator Genocide à Outlying. Il y a un coup de dix de lancé pour tous. Trois-Rivières Metal Fest 2009, 9e édition, présentera le 4, 13 et 14 novembre prochain la Baptiste industrielle Trois-Rivières. Informations l o w e d Veen, Cryptic Halling, Vatican, h y t e r n u m Necronomicon, Perfect Murder. i n f o r m a t i o n pour cette formation. Fuck the Facts. Blinded by Fade Unexpected et c o v a d i s Il reste encore des groupes à être annoncés qui seront de l'alignement de ces deux jours de festivités métalliques. Et,、euh, le prix n'est pas encore annoncé. Donc,、euh, vous retrouverez ces informations sur le site de t r o i s r i v i è r e s m e t a l c o m Et, ben, finalement, j'ai jamais v o u s s i me r pouvoir me, dire, atteindre le site de b r a v e Concert. Donc, j e p l u s de mémoire. Je ne suis plus sûr de ce qu'il va y avoir à l'extérieur, soit Québec-Montréal. Donc,、euh, ben, allez voir par vous, vous autres-mêmes ou, e u s laissez faire. Mais n o n on s'en reparlera la semaine prochaine.、Euh, justement, parlant de la semaine prochaine, eh bien,、euh, j'imagine que Sinistros devait être de retour. Si ce n'est pas le cas, nous allons quand même avoir une édition de réanimation fort métallisée, probablement très massacrante, parce que j'ai l'intention de faire une grosse partie, si ce n'est l'ensemble, c o n s a c r é au Brittle Death Metal. Et,、euh, probablement que ça risque de rincer assez fort. Merci. Donc,、euh, avis à ceux qui sont âgés de moins de death metal. C'est une blague. Restez à la maison. Voilà.、Euh, ceci étant dit, on va se quitter sur une dernière pièce qui,、euh Et du Mad Scientist, en fait, son ancienne formation du Mad Scientist, Devin t o w n s e n d et la formation Strapping Your Lad, qui est une formation qui vient de l'Ouest canadien, bien entendu.、Euh, ce pauvre Devin qui a certains problèmes, effectivement. C'est un, c'est un, c'est un personnage qui est excessivement intelligent et créatif, mais qui euh, est euh, atteint, malheureusement, de ce qu'on appelle la schizophrénie. Euh, donc, euh, à l'occasion, ben, C'est pour ça qu'on n'entend pas vraiment parler de lui et qu'on ne le voit plus vraiment en tournée. C'est que, il a décidé de prendre un certain recul avec,、euh, non pas au niveau de la création musicale, mais bien au niveau de la promotion musicale. Mais bref, il a sorti quand même, et évidemment, il a sa carrière solo, bien sûr.、Euh, il y a de très bons albums qui sont sortis sous le nom de Trapping y o u n g Lad et entre autres l'album a l i e n qui est paru en 2005. Et、euh, j'ai retenu pour vous la pièce s c a r s i s qui est la deuxième pièce de cet album Alien. Et,、euh, ben, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis,、euh, allez tous vous faire foutre! Donc, go!